en cette soirée du samedi 17 Jumad al-Oula, 1431 de l'Egyre, ce qui correspond avec le 1er mai 2010, nous sommes au sixième cours du fabuleux livre « Les fondements de la foi » de l'éminent savant, Shire ibn Utaïmé, rahimahullah. Nous avons déjà parlé de la foi, Oh Allah le trio, ainsi que la foi aux anges, ainsi que la foi au livre, ainsi que la foi aux envoyés. Aujourd'hui, inchallah on va parler de la foi au jour au jour du jugement dernier, au jour du jugement dernier. Donc, le jour du jugement dernier correspond au jour de la résurrection où les gens seront ressuscités pour être jugés, puis ou bien rétribués ou bien châtiés. Et cette domination lui a été attribuée pourquoi on dit le, le jour du jugement dernier Pourquoi on l'appelle dernier Pourquoi Parce qu'il n'existe point de jour après lui. Non, après ce jour, il n'y aura plus aucun autre jour. De la les gens s'installeront dans la demeure éternelle qui leur est destinée. Qui leur est destinée. Soit le paradis éternellement puisse Allah Azza wa faire que nous soyons des gens du paradis. Du paradis. Ou bien soit l'enfer éternellement puisse Allah Ta'ala nous préserver des gens de l'enfer donc la foi au jour du jugement dernier comprend trois points pour vraiment être de ceux qui croient au jour du jugement dernier on doit quoi on doit quoi on doit croire en trois points premièrement premier point la foi en la résurrection la foi en la résurrection. C'est la résurrection, non, c'est la résurrection des morts. Qu'est-ce que ça veut dire la résurrection C'est croire en la résurrection des morts au moment du deux dans la trompe, au moment du deuxième souffle dans la trempe. Ce jour-là, les gens se lèveront devant le Seigneur de l'univers, les pieds nus, le corps nu et incirconci, incirconci pour les hommes et aussi les femmes, si elles ont été circoncises. Allah a dit à ce propos, il a dit dans surat l'anbiya, surat les prophètes, verset 104. Il a dit tout, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous la accomplirons. Je répète, tout comme nous la première création, ainsi nous la la répéteront, répéteront, ce qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Surtent les prophètes, verset 104. Donc vous voyez, les gens les gens s'étonnent. Quand on leur parle de la résurrection, et s'étonnent. Ils disent comment et On va devenir poussière. Ensuite, on va ressusciter, encore une fois, avec le même corps, les yeux, la bouche, le nez, on va parler, on va rencontrer la famille, etc. C'est une chose, yani, vraiment... Difficile à quoi Difficile à concevoir, difficile à croire. Nous on dit, regardez bien le verset ce qu'il a dit. Comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une question de quoi De répéter seulement la chose, ce n'est pas de la créer de nouveau. Car on va pas créer de nouveau. Allah Ta'ala va seulement répéter notre création. Qu'est-ce qui est plus facile Créer ou bien répéter C'est créer qui est plus peu Qu'est-ce qui est plus difficile créer ou répéter C'est créer. On n'était rien, on était néant, on n'existait pas du tout avant notre naissance, ça. On a été créé d'un rien alors que là on va être seulement répété. Qu'est-ce qui est plus plus facile ou le difficile Quand on a une chose, يعني on entre entre nous par exemple, je ne sais pas quoi, disons un téléviseur qui يعني s'est cassé, c'est plus facile à le réparer et là il n'existe pas du tout on va يعني yani, le, le le le faire exister c'est ça ce qui est difficile mais maintenant s'il si est devant moi yani, je peux le réparer je peux même si si on il va être déchiqueté on va le frapper il va être un caillou il va être déchiqueté يعني yani, il y a quelqu'un qui peut le, le refaire c'est pour ça une fois je je discutais avec quelqu'un puisqu'il est avec une personne c'est une personne qui ne croit pas yani, elle m'a dit qu'est-ce que c'est ça yani, cette barre euh, Ce, ce sentier que tu suis là, tu perds ton temps. Allez, il m'a dit, allez regarde la voiture. J'avais une voiture là-bas dans le parking Il dit, regarde cette voiture. Je vais monter dedans, je vais rentrer dans le, le, le mur. Là. Elle va tomber en pièces détachées. Alors, dis-lui, il m'a dit, dis-lui qu'elle qu se rassemble de nouveau. Elle va tomber en pièces détachées. Chaque roue va partir d'un côté, ni volant, ni rien. Dis-lui, tu lui dis ça Mais tu as oublié une chose, tu as oublié que si je vais, le prendre chez, je vais la prendre chez le taulier et chez le mécanicien, elle va, re, elle, elle va redevenir neuve comme elle était. Alors, je je dis, alors il sait, tu lui diras qu'on était maintenant Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, il t'a créé, yani, parce que c'est difficile de te faire répéter alors que tu n'étais rien. La résurrection est une vérité, authentifiée par le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans, l'unanimité, tous unanimes pour dire que il y a résurrection. Et si une personne bien si bien sûr va dire qu'il n'y a pas de résurrection, elle est là quoi Elle a apostasie. Si elle était musulmane et elle est mécréante si elle était si elle est pas entrée dans l'islam. Si quelqu'un va dire quoi Il n'y a pas de résurrection. On va mourir, on va devenir quoi Poussière. Un moyen. Euh et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, dans un, un autre verset, sourate 23, surat minoun, verset 15-16. 15-16, il a dit, « Et puis, après cela, vous mourez. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Non. Et puis, après, après cela, vous mourez. Après cela, après quoi Allah Ta'ala a parlé comment qu'on était rien, ni dans un futur foetus, ni dans le vent de la mer ensuite yani étape par étape jusqu'à ce qu'on soit vieux ensuite il a dit et après cela et puis après cela vous mourrez et puis au jour de la résurrection vous serez ressuscité c'est à dire de nouveau nam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari muslim il a dit les gens seront ressuscités le jour du jugement dernier les pieds nus et incirconcis les pieds nus et incirconcis Non, il a dit, il n'a pas ajouté ici les pieds nus et les corps nus aussi pour faire en la résurrection j'avais dit et l'unanimité des musulmans a confirmé la foi au jour du jugement dernier qui n'est autre que le résultat de la sagesse d'Allah en effet, Allah a fixé un jour promis à ses créatures pourquoi dans le but de les juger sur ce qu'elles ont été chargées d'accomplir par le biais des messagers d'ailleurs Allah Ta'ala a dit dans les croyants verset 115 il a dit pensez-vous que nous avons ou que nous vous avons créé pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramené vers nous il y une question qui veut dire que bien sûr c'est pas vrai ce que vous pensez pensez-vous que nous avons créé son but et que vous ne seriez pas ramené vers nous. Soltin Mouminoun Nam, les croyants, verset 115. Est-ce que vous croyez donc, est-ce que nous on croit, ou les gens croient que on a été créé seulement quoi Pour manger, pour boire, pour se promener, pour plaisanter, pour rire, pour ramasser de l'argent, pour faire ce qu'on veut, et assouvir ses désirs, et puis on meurt. Vous croyez que ça rentre dans la sagesse si c'était comme ça Et que vous ne serez pas ramené vers nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour on va rencontrer Allah, où on va rencontrer le Seigneur, un jour où on va être ou bien rétribué ou bien châtié. Donc, si si le monde a été créé comme ça pour faire ce qu'on veut et pour faire aussi l'injustice qu'on veut, Naam, Celui-là, il te tue. Celui-là, il te vole. Celui-là, il t'escroque. Celui-là, il fait ce qu'il veut. Celui-là, il met une bombe. Il va tuer 100 personnes innocentes. Et ensuite, celui-là, il va mourir et il va devenir poussière. Donc, c'est de l'injustice. C'est la grande injustice qu'il y a dans ce monde. Mais, alhamdoulilah, ce n'est pas vrai. que chaque personne doit doit et yani, rencontrer ce qu'elle a fait dans ce, ce bas monde et être ou bien rétribué ou bien quoi ou bien châtié et c'est ça la grande sagesse de notre seigneur qui nous a créé c'est ça la grande sagesse on n'a pas été créé sans but on n'a pas été créé elle est pour faire ce qu'on veut et en, en, et ensuite mourir et devenir poussière' non. déjà même Miami yani, si, si seulement on médite, ce n'est pas logique Ce n'est pas logique que quelqu'un Vive sur cette terre Ou là dans ce monde Qu'il fasse ce qu'il veut Ensuite il meurt et il n'y a rien c'est pas logique D'ailleurs Allah a dit dans un autre verset Il parlait au prophète Il lui a dit sorte Verset 85 Il lui a dit Celui qui t'a prescrit le Coran C'est à dire t'as imposé le Coran Te ramènera certainement à un retour Te ramènera certainement à un retour certains ont dit te, ramè te ramènera vers la mec c'est à dire pour euh, pour la libérer et d'autres ont dit Yanni te ramènera vers lui à un retour c'est à dire le grand retour vers le Seigneur Azzaudjil quand on va le rencontrer Yanni le jour de la résurrection donc je disais la foi au jour du jugement dernier comprend trois points premier point la foi en la résurrection le deuxième point la foi au jugement et à la rétribution. Croire au jour de la résurrection, c'est croire aussi qu'il y a quoi Non seulement tu vas rencontrer ton Seigneur qui t'a créé, mais encore, il y a quoi Il y a un jugement et il y a une rétribution. Donc l'individu sera jugé et rétribué selon ses œuvres. Et cette chose-là a été approuvée par le Coran, la Sunna et d'unanimité des musulmans. Allah Ta'ala a dit, dans « Sorte l'enveloppante ». Verset 25-26. Il a dit, « Vers nous est le retour. » Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. « Vers nous est le retour. » Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Donc, « Vers nous est le retour », c'est pour prouver qu'il y, y a quoi Qu'il y a une résurrection. Il y a une rencontre avec le Seigneur. Et, a nous de demander compte, c'est pour prouver qu'il y a quoi Qu'il y a un jugement. Il y a un jugement ce jour-là, et qu'il y a ou bien paradis, ou bien enfer. Ensuite, Allah dit dans un autre verset, sur les bestiaux, l'an'am, verset 160. Il a dit, quiconque viendra avec le bien, aura dix fois autant. Et quiconque viendra avec le mal, ne sera rétribué que par son équivalent. On ne leur fera aucune injustice. Je répète quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant Donc يعني yani, louange à Allah pour celui qui fera le bien Alhamdulillah celui qui fera le bien pourquoi car quand tu fais un bien tu tu en seras tu en seras récompensé en quoi يعني yani, en en, en, en voyant ce bien multiplié dix fois plus Non qui qu'on viendra avec le bien on aura dix fois autant et quiconque viendra avec le mal, Alhamdulillah, vous pourquoi, il ne sera rétribué que par son équivalent. Non. Et lorsqu'il a dit dans un autre verset, sur, sur les prophètes, verset 47, il a dit, Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fusse du poids d'un atome que nous ferons venir. Non. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. N'une âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Abdullah ibn Omar, j'ai entendu le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Le jour de la résurrection, le croyant sera rapproché de son Seigneur Jusqu'à ce qu'il soit sous sa protection. Et il lui fera avouer ses péchés en lui disant, « Reconnais-tu tel et tel péché ?» Il répondra, « Oui Seigneur, je le reconnais. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il rapprochera de lui sa, son, son serviteur et lui fera rappeler ses péchés. « Reconnais-tu tel et tel péché ?»« Tel péché de tel jour ?»« Tel péché de telle minute ?» Tel péché quand tu as été avec X, avec Y. On lui cite, on lui cite en son péché. Et, bien sûr, il n'aura d'autre réponse que de dire, « Oui, Seigneur, je le reconnais. » Alors, Allah Ta'ala lui dira, « Je te les ai cachés dans le bas-monde. Et aujourd'hui, je te les pardonne. Je te les ai cachés dans le bas-monde. » Car il lui dira ça lorsqu'il sera seul, pas devant tout le monde, bien sûr. Il lui dira, « Je te les ai cachés dans le bas-monde. » Et aujourd'hui, je te les pardonne, on lui remettra ensuite son registre des bonnes actions. Par contre, les mécréants et les hypocrites seront appelés devant l'humanité toute entière. Et il sera dit, voilà ceux qui ont menti sur leur Seigneur, que la malédiction d'Allah soit sur les opprimeurs. Apportée par Boukhali au Mousseline. Donc vous voyez la différence entre qui Entre celui qui aura cru en son Seigneur et l'aura adoré, même s'il a fait des fautes, Allah Ta'ala va lui parler quoi Seulement entre lui et lui. Il va lui dire, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Hein? Tu reconnais ou tu reconnais pas pas dire, je reconnais mon Seigneur. va lui dire, bon, je les ai cachés le jour, quand tu étais dans le bas monde, aujourd'hui, je te les pardonne. Quant aux autres, aux mécréants, et aux hypocrites, il va quoi Il va les appeler leur dire ce qu'ils ont fait, devant qui Devant toute l'humanité Il leur dira Voilà voilà ceux qui ont menti sur leur seigneur Que la malédiction d'Allah Soit sur les opprimeurs Et dans un hadith authentique N'aim Abdullah ibn Abbas A dit Le messager d'Allah A dit Allah a inscrit les bonnes et les mauvaises actions Ensuite il a rendu cela très clair Quiconque se propose de faire une bonne action et ne l'accomplit pas, Allah lui inscrira une bonne action. Et, s'il l'accomplit, Allah la lui décuple jusqu'à 100 fois, et voire même plus. Et quiconque pense à faire une mauvaise action et ne la fait pas, Allah lui inscrira une bonne action complète. Et, s'il l'accomplit, c'est-à-dire la mauvaise action, il ne lui a inscrira il ne lui inscrira qu'une mauvaise action là 3 c'est-à-dire c'est un hadith authentique mais mais je voudrais dire lorsqu'il a dit et s'il décide de faire une mauvaise action et ne la fait pas Allah lui inscrira une bonne action complète je veux dire à condition que il ne la fait pas ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu la faire mais il ne la fait pas car il a eu peur de son Seigneur. Non, il a eu peur. Une seconde. Donc, pour que Allah subhanahu wa ta'ala écrive, pour que Allah subhanahu wa ta'ala écrive à la personne, yani une, une bonne action, lorsqu'elle lorsqu décide de ne pas faire une mauvaise action, à condition que quoi À condition qu'elle la délaisse pour le visage de son Seigneur. Parce qu'en fait, celui qui ne fait pas la, la, la mauvaise, celui qui ne fait pas une mauvaise action, il y a trois sortes. Celui qui ne fait pas une mauvaise action, il y a trois sortes. Il y a celui qui, qui ne la fait pas pour le visage d'Allah. Et il y a celui qui ne la fait pas parce qu'il n'a pas pu la faire. Et il y a celui qui ne la fait pas parce que, tout simplement, il n'est pas passé par son esprit. Moi, maintenant, je suis assis là, vous êtes là en face de moi, on n'est pas en train de faire la zina, on n'est pas en train de, de méditer, on n'est pas en train de boire de l'alcool. Tout ça, ça ne passe même pas par notre esprit maintenant. On est en train d'écouter un cours. Est-ce qu'Allah Ta'ala, est-ce qu'il va nous donner des, des hassanettes Il va nous inscrire des bonnes actions pour euh, ne pas avoir bu de l'alcool maintenant Non. Pourquoi Parce qu'on n'a même pas pensé à ça. Donc, ça, c'est la première sorte. La deuxième sorte, c'est la personne qui ne fait pas la mauvaise action. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas pu la faire. Celle-là, si, non, si elle ne fait pas la bonne action la mauvaise action, parce que, tout simplement, elle n'a pas pu la faire, elle a essayé, mais n'a pas pu, celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala, va lui écrire une mauvaise action. C'est comme une personne qui décide, qui dit, par exemple, que Euh, je vais je vais boire de l'alcool Et il va chez chez le bar il, il le trouve trop fermé trop fermé il revient chez lui cette personne n'a pas fait une mauvaise action la mauvaise action c'est de boire de l'alcool elle n'a pas fait elle n'a pas, pas bu de l'alcool alhamdullah mais pourquoi elle n'a pas bu elle n'a pas bu parce que le bar était fermé donc celle-là elle aura elle sur son registre une mauvaise action mais seulement une seule c'est pas comme celui qui a qui qui a bu et il y a l'autre celui qui nous intéresse ici, la personne qui a pensé à faire une mauvaise action. Ensuite, elle l'a délaissée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme, comme la personne, par exemple, qui vous connaissez les trois qui sont rentrés dans dans la caverne, et le grand rocher qui est tombé. Entre autres, une personne voulait quoi Voulait abuser de, de sa cousine. Ensuite, il a délaissé cette chose. Pourquoi Par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand sa cousine lui a fait le rappel il l'a délaissé et il lui a laissé 120 dinars en mort et il est parti pourquoi il a eu peur d'Allah donc toute personne qui décide de faire une mauvaise action ensuite la délaisse par peur de son seigneur, celle-là aura quoi une bonne action dans son registre donc l'unanimité des musulmans a confirmé la réalité du jugement et de la rétribution des oeuvres de chaque individu résultat de la sagesse d'Allah na'am résultat de la sagesse d'Allah. En effet, Allah a révélé les livres, a envoyé les messagers et a ordonné aux individus de se soumettre aux lois prescrites عفوا. De se soumettre aux lois prescrites aux messagers et de pratiquer ce qui a été imposé par ces lois. De plus, il a ordonné de combattre les mécréants dans le sang, la descendance, les femmes et les biens nous ont nous les musulmans nous ont été rendus licites en temps de guerre. Vous avez bien remarqué ce que j'ai dit Vous avez bien entendu Dans, c'est-à-dire Allah Ta'ala nous a ordonné de combattre les mécréants dans le sang, la descendance, leurs enfants, les femmes et les biens ont été rendus licites aux musulmans en temps de guerre. Pas en temps de paix. En temps de guerre, le mécréant me fait la guerre, il veut me tuer, il veut tuer mes enfants, il veut m'égorger. Celui-là, lui si comme je suis comme je suis licite pour lui lui aussi les licites pour moi lui sa femme ses enfants tous sont licites pour moi toute personne qui me fait la guerre elle est licite pour moi mais en temps de paix non voilà la différence donc entre nous par exemple et les khawarij et les takfiris une des plus grandes différences c'est quoi c'est que pour les et les khawarij n'am le le mecréon est licite est licite en tout temps même en temps de paix il est licite Même en temps de paix, il le rencontre, il lui commence à ça va Tu vas bien Tu es mon voisin ?» Et il va lui mettre une bombe en cachette devant, devant la porte de sa maison. Tandis que nous, le sunnah ou jama'a, alhamdoulilah. Donc on est en paix, si jamais je, je, je fais un un acte de un, un traité de paix avec un mécréant, ensuite je le tue, le prophète a dit « Tu ne sentiras pas, c'est pas « Tu ne rentreras pas » tu ne sentiras pas, c'est le sentir, tu ne sentiras pas l'odeur du paradis. Subhanallah, quiconque tu qui, un mécréant, après avoir fait un, un traité de paix, ou là, un, un pacte de paix avec lui. Celui-là, si tu le tu, tu ne rentreras pas et tu ne sentiras pas le paradis. Un mouhème. Donc, euh, et y trois le troisième point. Quel est le troisième point qui rentre dans le fait de croire Au jour, du, au jour du jugement dernier la foi en l'enfer et la foi au paradis la foi en l'enfer et la foi au paradis en fait l'un des créatures que tu le veuilles ou pas qu'on le veuille ou pas c'est pas en nous deux de, de choisir de choisir c'est à dire s'il y a un enfer ou là il n'y a pas ou s'il y a un paradis ou s'il n'y a pas tout tout être humain même pris tout ce qu'ils appellent djinn, nam. il doit ou bien être éternel un jour dans le paradis, ou bien se trouver éternellement dans l'enfer. Donc, c'est à nous de quoi seulement de de faire des œuvres, nam. et de faire des efforts pour rentrer, par exemple, au paradis, ne pas rentrer au, en enfer. nam Mais, ne pas être, nous, là, ne pas être ni en enfer, ni au paradis, c'est impossible, qu'on le veuille ou pas. Quand tu le veuilles ou pas, tu es obligé de te trouver demain, ou bien dans le paradis, ou bien en enfer. Donc, le paradis, quant au paradis, c'est la demeure des plaisirs qu'Allah Ta'ala a préparé pour les croyants pieux qui ont cru à tout ce que leur Seigneur leur a imposé de croire et lui ont obéi sincèrement en suivant les ordres de son messager, que la paix soit sur lui. On trouve dans le paradis plusieurs genres de délices. Qu'aucun œil n'a vu, ni une oreille n'a entendu, ni qu'aucun cœur n'a perçu. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le paradis. Non seulement ce qu'il y a, non seulement tu l'as jamais vu dans ce bas monde, mais encore tu ne tu n'en as même pas entendu parler. Car par exemple, il y a des choses qui existent maintenant, mais qu'on n'a pas vues, mais dont on a entendu parler. Non, on nous a, on nous parle par exemple de tel et tel fruit qu'il y a dans tel et tel pays, par exemple, qui n'y a pas chez nous. Mais, je ne l'ai pas vu, mais au moins, j'en ai entendu par, parler, on me l'a décrit. On m'a dit, il ressemble à la pomme, il a telle couleur, il a tel goût, il a... au paradigme. Tout ce que tu vois, il faudrait que tu n'en aies jamais entendu parler. Et troisièmement, et ce qui est vraiment vraiment étonnant, c'est que quoi C'est que aucun être humain n'a jamais imaginé, ni ton cœur, ni ton cœur, toute ta vie que tu as vécu jamais une fois, il n'a pensé à cette chose. Jamais l'idée t'est tu es venu, une fois dans ta vie qu'il y avait tel ou tel délice dans le paradis. Subhanallah l'adam. Allah Ta'ala dit dans Sur la preuve, verset 7-8, il a dit... Quant à ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Le récompense auprès d'Allah sera les jardins de ces jours sous lesquels coulent les ruisseaux pour y, deme pour y, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Surtid Beyina, verset 7-8 Donc remarquez avec moi, Remarquez avec moi ce qu'il a dit. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Ensuite, il a cité leur récompense. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut deux choses. Croire, vous avez entendu, ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres. Ce n'est pas croire et quoi Et souhaiter. Allah Ta'ala dit donc le Coran, ce n'est pas avec vos souhaits. Donc, ceux qui yani, croient et seulement vivent dans les rêves, et vivent dans l'utopie, et vivent dans les, les, les souhaits, ceux-là, ils, ils ne trouveront rien quand ils vont rencontrer leur Seigneur. Mais, quant à ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, il faut œuvrer, il faut prouver que tu as cru. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans le cœur. Quand tu dis à une femme, « Et toi, Annie ?» machaa Allah pourquoi pourquoi tu ne mets pas le voile n'am et Dieuuf Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs et peut-être que moi sans le voile je suis mieux que celle qui est voilés d'ailleurs je connais les voilés elle n'arrête pas de méditer de faire ceci de faire cela n'am et toi pourquoi il n'y par exemple tu ne laisses pas ta barbe Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs l'essentiel c'est les cœurs n'am c'est les cœurs Ou bien il y, y a une autre catégorie. toi Pourquoi tu mets pas le voile ah, Inch'Allah, c'est dans mes souhaits. C'est dans mes souhaits de me voiler. C'est dans mes souhaits d'arrêter de faire l'usure. C'est dans mes souhaits d'arrêter la drogue. Et c'est comme ça, c'est des souhaits, c'est tout. Ensuite, la personne se trouve dans sa tombe et elle n'a pas oublié Allah, subhanahu wa ta'ala, et elle n'a pas délaissé les grands péchés. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve. Allah Ta'ala dit dans la Prosternation verset 17, la Prosternation verset 17, il a dit aucun être en toujours du paradis sait des délices aucun être ne sait ce que l'on a réservé pour eux eux c'est-à-dire les gens du paradis aucun être ne sait ce que l'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. On récompense de ce qu'ils œuvraient. Verset 17, la prosternation. Donc, vous remarquez, avec moi, ce qu'a dit Allah dans ce verset, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux. Comme réjouissance pour les yeux. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait On récompense de ce qu'ils œuvraient. Vous avez remarqué en récompense Ce n'est pas seulement de la croyance que tu as dans le cœur. En récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc, l'essentiel, c'est quoi C'est les œuvres après quoi Après la croyance. C'est pour ça, dans un autre verset, il a dit a -il, u -u il a dit ce paradis ou tel paradis, vous l'avez hérité, il a dit de ce que, ou la deux part, ce que vous faisiez. De ce que vous faisiez, pour avoir le paradis, il faut faire. Il ne faut pas seulement espérer et souhaiter et rêver. Mais il faut faire et faire des efforts. Par contre, l'enfer que Allah Ta'ala nous préserve, c'est la demeure des supplices qu'Allah a préparé pour les mécréants oppresseurs qui ont mécru en lui et désobéi à ses messagers on trouve dans l'enfer plusieurs genres de supplices et de tortures que personne ne puisse imaginer. Allah Ta'ala a dit dans surat la famille d'Imran, verset 131, il a dit « Et craignez le feu préparé pour les mécréants. »« Et craignez le feu préparé pour les mécréants. »« Et craignez le feu préparé pour les mécréants. » Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Il a dit aussi, dans Sôte et Kèf, la caverne, verset 29, il a dit, Nous avons préparé pour les injustes un feu dans les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et qu'elle détestable demeure. Surat el-Kef, verset 29. Je répète. Et nous avons préparé pour les injustes un feu. Dans les flammes, les cernes. Dans les flammes, les cernes. Et s'ils implorent boire, car quand ils, le, quand ils seront dans le feu, ils vont demander à boire. Et ils vont demander aussi aux musulmans, s'ils pouvaient y les abreuver. Et, Allah Ta'ala dit, s'ils implorent à boire, alors on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Que s'il y nous préserver. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Regardez, chauffe. Quand tu as soif, quand tu as soif, vraiment qu'il y a la canicule, vraiment, par exemple, c'est 40 ou la 45 ou la 50 degrés, 50 c'est rien, hein, C'est un exemple, c'est tout. Essaye de boire seulement de l'eau du robinet. Tu vas voir si tu peux l'inglégiter. Du robinet, c'est Ouvre le robinet, essaye de boire. Qu'en est-il maintenant si on va te chauffer un peu tu as soif, tu su tu sues vraiment. On va te chauffer un peu d'eau. Seulement un peu tiède, hein? on te donne à boire. Imagine maintenant qu'on va bouillir de l'eau et on va te dire « voilà là, c'est impossible. » ça Imagine maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala va les abreuver d'une eau qui est comme du métal fondu, subhanallah l'Azim, qui, qui va leur brûler des visages. Il a dit, quelle mauvaise boisson, quel détestable demeure. Ensuite, Allah ta'ala dit, dans Sulte, les coalisés, 64-66, il a dit, Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni alliés ni secoureur Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Subhanallah l'Azim. Vous avez entendu ce qu'ils disent quand ils seront dans le feu Je répète, Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni allié ni secours ici dans cette vie dans cette vie on peut par exemple quelqu'un qui est un criminel ou là on peut par exemple l'enprisonner mais même de la prison il peut trouver un allié ou bien un secoureur qui peut le faire sortir de la prison ou bien il va il va s'évader plusieurs fois il y a eu des évasions de prison ou bien de la prison même il peut donner il peut donner يعني la chwa et cetera et il peut sortir de la prison, bon, non, il va corrompre la corruption. Il peut corrompre un juge, il peut corrompre je ne sais pas qui, il peut sortir de la prison. Mais Allah Ta'ala dit, voilà les pots de vin. Mais Allah Ta'ala dit, là-bas, dans ce qu'il leur préparé comme fournaise et comme demeure éternelle, ils ne trouveront ni ali ni secours Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, qu'est-ce qu'ils vont dire Hélas pour nous. Non, hélas. Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au message. imagine De toute façon, c'est inimaginable. Non. C'est vraiment difficile d'imaginer une situation pareille où c'est terminé. Une, il n'y a aucune issue, aucune espérance, aucun espoir, rien, rien, rien. Non. Et tu n'as qu'une seule phrase à dire. Hélas si seulement j'avais obé à Allah obé au messagers. ce jour-là ni ami ni je ne sais pas qui ni général ni roi ni ministre ni l'or ni les, le diamant ni les émeraudes ni toutes les connaissances que tu avais ne peut faire quelque chose pour toi imagine c'est impossible non. les anges ce sont pas ce sont pas du genre à corrompre nam Encore moins, qu'est-ce qu'il va faire ton argent Qu'est-ce qu'il va faire ton or C'est lui qui a créé l'or. C'est lui qui a créé les diamants. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit On dit, alhamdoulilah, pour cette grande ni'ma. Imaginez que maintenant, nous soyons des coffards. Est-ce que c'est difficile pour Allah que nous soyons nous aussi des coffards nous soyons, je ne sais pas où, dans, dans le Tibet, les bouddhistes habibi en, en orange et avec yani la, le, rein, le le crane le le rasé nam na en train de faire le yoga dans le, je sais pas où dans la Chine ou la, en Chine enfin, ou bien pourquoi on va loin seulement là dans une, dans une église en train de dire que le seigneur a un fils aoudou le seigneur a un fils donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un bien qui ne donne pas à tout le monde le fait qu'il t'ait choisi pour que tu sois un de ses soldats, pour que tu sois de son parti, son Hezbollah, le parti d'Allah. Ce pas le Hezbollah du Liban, le Hezbollah égaré du shaitan. Non, on parle du vrai Hezbollah, le vrai parti d'Allah. Ceux qui ont suivi son messager, ceux qui l'ont adoré, ceux qui ont passé leur vie à dire seulement qu'a dit Allah, qu a dit son messager. Qu'a dit Allah, qu dit son messager. Je voudrais le suivre. Cela, n'am, on leur annonce la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, n'am, demain quand ils vont rencontrer leur seigneur. Et ce jour-là, ce jour-là, tu vas voir ceux et celles qui dans dans, dans ce, ce bas monde riaient de toi, se moquaient de toi, faisaient des clins d'œil quand ils te voyaient, t'insultaient, te moquaient de toi, euh crachaient sur toi, disaient de toi, yani des, des choses et des choses, des choses obscènes. N'am, ce jour-là tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont dire, eux. Tu vas voir, car, comme a dit Allah Ta'ala, c'est un tour. Naam. Eux maintenant, ils rient, ils font ce qu'ils veulent, et toi, euh, demain, tu vas rire et faire ce que tu, tu voudras. Allah Ta'ala s'est dit ça dans le Coran. Lorsqu'il a dit, Il a dit, les criminels rient des des croyants. Et s'ils passent près d'eux, ils se font des clins d'œil et à l'amazon subhanallah aladin allah taala hadi euh, aujourd'hui les croyants riront des mécréants Sur des divons divons ma sha allah yani comme ça en train de, de rire sur eux aussi est ce que les kuffar est ce que yani, ils ont ils ont Qu'est-ce qu'ils ont rencontré aujourd'hui Ils n'ont rencontré que ce qu'ils ont fait. Vous avez entendu le verset. Allah Ta'ala dit que ils riront de toi dans ce bas monde. Quand tu passeras devant eux, ils vont rire. Et nam na ils vont se moquer et ils vont dire « Ah bon, cela cela Et ils vont quoi Ils vont faire des clins d'œil. Donc toi, quand tu passes devant un groupe où on va rire de toi et te moquer de toi, et dire je ne sais pas quoi de toi, et de faire des clans d'œil et t'insulter, tu dois dire dans ton cœur « Alhamdoulillah ».« Alhamdoulillah ». Mais ces pauvres ne savent pas que demain, c'est le contraire qui va se passer. Mais moi aujourd'hui, je, je patiente. Et demain, je rirai quand je serai quoi Quand je serai sur mon divan, avec mon seigneur Allah Azza wa Jil, dont ils yani, en train de profiter des délices du paradis, et je rirai d'eux et je leur dirai Alors qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez ri. Le rire c'est terminé. C'était juste يعني euh, une, une pause. Cette la vie c'est c'est comme une pause quand là, juste une pause et خلاص ça se termine. Qu qu'est-ce vous avez gagné? Regardez aujourd'hui, on est dans les délices éternels et vous dans le feu éternel. Alhamdulillah qu'on a suivi qui qu'on a suivi يعني yani, euh, le messager et qu'on a obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, et fait partie de la foi, au jour du jugement dernier, la foi en tout ce qu'il y a après la mort. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort Il y a d'abord l'épreuve dans le tombeau, l'épreuve dans le tombeau, et il y a bien sûr aussi d'autres choses. Ces choses-là, on va les laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours, le temps que je fasse, Inch'Allah Ta'ala, salat l'aïcha, parce qu'aujourd'hui je vais la faire dans la maison parce que il y a la pluie dehors ou bien il y a la pluie dehors donc on se rencontre inchallah taala dans 10 minutes <messant> pour les cinq premières questions et les autres inshallah Non, s'il y a conseil le tour de quelqu'un. S'il peut s'il veut poser la question directement sur le micro, si c'est un frère, il n'y a pas de problème inchallah Si c'est une soeur et que son enfant voudrait poser la question sur le micro, il fiche mushkil inchallah taala. Tfaḍḍal. Assalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Inchallah au maṭadi, est-ce qu'il y a du il son inchallah donc, mon frère, euh, Naham, euh, donc euh, malheureusement ce soir euh, le site il a buggé en fait parce qu'il y eu trop de monde connecté d'un seul coup et donc là j'ai pris des questions en PV donc on va retourner à la méthode traditionnelle et y a un essai parce qu'en fait euh, les gens et, et les frères et soeurs il faut pas qu'ils restent connectés dès qu'ils se connectent c'est pour poser la question et après ils se déconnectent allez je vais, je vais arranger ça alors je, je vais lire donc les, les trois premières questions ensuite le mohamed il va ceux de explique donc j'ai pas la première question de au métier donc posez votre question chant là pour l'instant je vais lire la, la question d'après mettez la mettez la question en pv je vais la lire donc la question de bébb 34 Salam quatre salaleyshire une serre porte le cital depuis depuis peuhamdelille son époux qui n'est pas du même min lui a interdit de le mettre euh, peut-elle lui obéir et le le porter en cachette même si elle considère que ce n'est pas une obligation elle a pris par, elle, a, elle a pris par dépit la vie elle a pris donc Elle a pris le l'avis de Cheikh al-Albani pour ne pas être en conflit avec son époux. Mais elle se sent malheureuse et ne considère pas que que les arguments de son époux soient logiques dans le sens où il pense que ce n'est qu'en Arabie Saoudite et les pays muslims que ce soit légiféré. J'azakoum l'akhira pour votre disponibilité à nous faire la dawa. Ensuite. D'accord, Donc la, la deuxième question de euh, Al-Bani Muslim, salamu alaykoum, euh, cher, pouvez-vous nous conseiller à propos de la langue arabe et de son apprentissage et comment s'y prendre pour pouvoir acquérir la langue et l'appliquer ainsi donc, cher, euh, euh, doit-on aussi euh, l'apprendre impérativement Yani, et on commence par l'ara yani. c'est ce qui veut dire le, le frère donc la troisième question de euh, um Marwa 08 un groupe de soeurs de, du groupe'irwan des frères musulmans que euh, propose propose un après-midi coiffure afin de récolter des dons pour leur mosquée puis-je y participer bénévolement pour y faire ma publicité sachant que c'est mon métier et que mon intention est seulement de me faire connaître et non pas de participer à l'ordre d'avoir Barakallahu fikum sheikh wa jazakum l'akhirah alors donc euh, Mohamed Fadal As-salamu alaykoum question de Amila Assalam J'ai été récemment éprouvé par Allah en perdant mon mari qu'Allah il soit en J'ai un petit garçon à élever et je ne travaille pas Mon mari a laissé de l'argent derrière lui mais cet argent n'a pas été gagné dans les règles de l'Islam Ainsi qu'un restaurant financé avec cet argent haram Que doit-on faire de cet argent haram et de ce restaurant après le décès de mon mari Allah haram pour moi, pour mon fils et moi. Comment soulager mon mari si c'est un fardeau pour lui dans la tombe Je veux je veux remercier cher pour votre aide. J'espère j'espère qu'Allah azoja nous en compensera, amin. Question de arrêt 13. Assalamou alaykoum. Assalamou alaykoum, Qu'Allah vous, qu vous élève en degré pour tout le temps que vous passez avec nous pour les cours et qu'il récompense les administrateurs pour, pour le travail dans la préparation des dorses et dans la gestion de votre site internet. J'ai, incha'Allah, une question sur Riba. J'ai entendu dire riba ne concernait pas uniquement les, les banques, et qu'il était, qu était très facile de tomber dans une dans un riba sans qu'on le sache. Par exemple, si une personne nous donne un kilo de semoule, je crois qu'on est tenu de lui rendre un kilo de semoule, de même nature, de même marque. Cependant, si on lui redonne par exemple un kilo et demi, bon, entre parenthèses, c'est-à-dire un peu plus, non non pas parce que la personne nous l'a demandé, mais parce que nous avons des doutes quant à l'équivalence des biens, et pour être rassuré Est-ce que cela est permis, c'est-à-dire est-il permis de rendre son dû à la personne et de donner un peu plus, de sorte de sorte être, plus, de sorte, de sorte être sûr de ne rien devoir. Dans le même sens, attendez le droit de refuser qu'une personne nous donne de l'argent ou autre chose parce qu'elle veut nous rendre ce qu'on lui avait donné et que nous croyons d'avoir d'avoir dû quelque chose dans le passé à cette personne. Donc là, sous parenthèse, Agir comme cela, c'est quelque part une, une sorte d'assurance. donc euh, C'est pour être tranquille et être, et être certain de ne pas avoir euh, de dette. Barakallahu euh, fiql, barakallahu fiql barak comme sheikh de sur ce sujet hein, qui est assez difficile. Allahu alam. Donc, euh, le, le fer en question, donc, bon, en fait, il voulait... Bon, pas... bon en fait, il... C'est par rapport, en fait, aux publicités de Paltalk. Donc, euh, les frère le roi là-bas. Donc, euh, si tu peux mettre le lien pour euh, pour que ceux qui ont des pubs sur Paltalk, pour pas qu'ils aient les les scènes obscènes, les images obscènes. Inch'Allah. Donc, euh, voilà. C'est pas dans le... veux dire la Chir. Je vais lire la dernière question, Chir. Pour Paltalk, en fait, pour ne pas avoir des publicités, c'est c'est un peu compliqué. Ça dépend du du euh, du système d'exploitation c'est windows euh, euh, le dernier le 7 ou le... c'est un peu compliqué par contre le, il suffit d'aller sur dar messenger et puis il trouve une chose logiciel qui coupe pour ce qui est de windows xp euh, donc je relis la, la dernière question donc la socher de a dit voilà il aider le groupe des one les euh, musulmans ils organisent donc euh, une, jour, une une après-midi voilà une après-midi de coiffure yani euh, de la coiffure ils vont récolter de l'argent et c'est ça ça va leur servir pour leur mosquée pour la mosquée yani elle demande si elle peut participer bénévolement yani fi rien que pour que les gens la connaissent avec euh, les ihwan sachant que c'est son métier et son intention, ce n'est pas de les aider dans la dara, mais juste qu'elle se fasse connaître par les, par les musulmans. Et comme ça, Yannina à ses clients, encha'Allah. On te donne sûr. Euh, Naam, Barak Lofi, j'ai entendu la question. <coughs> par rapport à le H. Mohamed, Naam, je pas entendu sa dernière question. Ça coupait beaucoup chez moi. Quand il parlait de ce moule, je n'ai pas, pas entendu ce qu'il a voulu dire. Et... La quatrième question, quand il a parlé du de la femme, il y a à laquelle son mari a laissé de l'argent haram. Euh, Est-ce que je comprends que, voilà, son mari est mort. Ça. Non, et il a laissé l'argent, il une, euh, de l'argent. Taïeb, je vais répondre, Inch'Allah Ta'ala. T'as-tu fait la question? Donc là en fait on vient de dire, par rapport euh, bah, Moi j'ai pas pu assister au cours euh, khair, Apparemment tout, tout à l'heure dans le cours Vous avez utilisé dans, dans le cours Le verbe méditer Au lieu du verbe médire Donc apparemment ça change tout le sens euh, D'après la, la personne Donc euh, je reviens sur la question Du frère euh, Redouan Donc, euh, Assalamu alaikum shir Wa khibu khufillah Qu'Allah vous élèves en 2 Pour tout le temps que vous passez avec nous Vous pouvez courir récompenser les administrateurs pour leur travail dans la préparation des dolos et dans la gestion de votre site internet. Donc, sa question, elle porte sur euh, Riba. En fait, euh, c vous avez... Attendez, je vais reprendre euh, le PV. Vous avez utilisé le verbe méditer au lieu du verbe médire. Le verbe médire, euh, cher. Vous avez dit, euh, apparemment, méditer. Donc, si, si quelqu'un peut euh... donc, si, euh, le, si entendu ce qui s'est dit dans, le... donc, dans dans le cours pour le ne faire pas moi j'étais pas là Moi je reprends la question chi donc euh, la question sur la riba donc euh, le frère entendu donc, euh, que riba ne concernait pas uniquement la banque et qu'il était facile de tomber dans riba sans qu'on le sache par exemple euh, si une personne nous donnait un kilo de semoule, je crois qu'on est tenu de lui rendre un kilo de semoule de même nature, de même marque. Donc cependant, si on lui donne par exemple un kilo et demi ou un peu plus, non pas parce que la personne nous l'a demandé, mais et parce que nous avons des doutes quant à l'équivalence des biens pour, et pour être rassuré, est-ce que cela est permis C'est-à-dire est-il permis de lui rendre sans dû à la personne et de ne, et de donner un peu plus, de sorte d'être sûr de ne rien de savoir Et donc dans le même sens, attend le droit de, de attend le droit chi de refuser qu'une personne nous donne de l'argent ou autre chose parce qu'elle veut nous rendre ce qu'on lui avait donné et que nous créons d'avoir dû quelque chose dans le passé à cette personne à peu vous dit donc agir sans, agir comme cela c'est quelque part une sorte donc d'assurance c'est pour être tranquille et être certain de d'une pas avoir de dette qui vous demande charna de l'érer sur ce sur ce sujet Ah, alors alors Je demande à al-ghoraba inshallah si a compris la question. Ça si a compris la question de Ahmed Mohamed, me la répété s'il vous fait chercher, j'ai pas ce que s'est coupé des fois. J'ai pas je sais pas tout compris. Donc s'il ne fera, il peut me la, me la passer en privé inshallah. Euh, je vous ouvre un PV et inshallah répondait à une autre question. est-ce que ça je n'entendais pas tout. T'as de la D'accord, Inch'Allah, Ta'ala. Pour, euh, d'abord, ce qu'a dit le frère, que j'avais employé le mot méditer au lieu de médire. C'est comme a dit le roi là-bas, peut-être que je n'ai pas bien prononcé. Peut-être que je n'ai pas bien prononcé. Maintenant, à supposer, à supposer que j'ai employé, une, mais, méditer au lieu de médire. Dans ce cas, Celui qui me l'a fait savoir, je lui dis quoi Je lui dis « Barakallahu feqru ». Barakallahu feqru. C'est pour ça que c'est étonnant, parce que ça m'arrive de temps en temps de dire yani, un mot à la place d'un autre. Surtout, surtout, yani, ces derniers temps. Surtout, ces derniers temps où yani, je sens que j'ai un peu mal à la tête à cause d'une certaine maladie. Donc, euh, yani, des fois, je dis un mot à la place d'un autre, ça arrive ce qui m'a étonné ce qui m'a étonné c'est pour ça que j'aime que quelqu'un me corrige ne me laissez pas dire une chose à la place d'une autre et les gens vont vont s'embrouiller je vous donne un exemple quand on a parlé du frère de la rukia, etc et des conseils que j'ai donné' dame j'ai entendu j'ai entendu dansannée euh, un, un extrait un extrait de moi où je parlais et je disais que yani, le compagnon Abdullah ibn Abbas a fait la ruqya il a pris 30 moutons et et cetera ensuite quelques minutes après j'ai repris le le le sahabi j'ai dit comme Abdullah ibn Abbas qui a pris 30 moutons alors que vous tous vous savez que cette histoire je l'ai je vous l'ai rapporté au moins 5 ou 10 fois et à chaque fois je dis Abu Saïd al-Khudri Je n'ai jamais dit Abdullah ibn Abbas. Je dis toujours Abu Sa'id khoudri Et pourtant dans cet extrait, deux fois j'ai dit Abdullah ibn Abbas, 30 moutons, et personne ne m'a fait une remarque. Personne ne m'a dit à Shire, ce n'est pas Abdullah ibn Abbas, mais c'est Abu Sa'id khoudri Et maintenant, il est comme ça, dans le site, dans l'extrait, que c'est Abu Sa'id, que c'est Ibn Abbas, donc il y a des gens pensent 30 ou là ils vont dire, c'est 30 pays, oula. Mouhim, quand vous entendez quelque chose, je dis, un mot à la place de l'autre, il faut, inshallah, ta'ala, m'en faire part. Barakallahu fikum. Pour la sœur qui porte le sitar, son mari ne veut pas, est-ce qu'elle peut le porter en cachette Elle peut le porter en cachette. Tant que pour elle, elle sent que c'est une une adoration qu'elle fait pour Allah, et qu'elle veut pas montrer son visage aux hommes, elle peut le faire en cachette de son mari, bi'idin lai ta'ala. Pour les conseils de la langue arabe, sachez que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile d'apprendre l'arabe tout seul. Quiconque veut apprendre l'arabe, ou bien qu'il paye quelqu'un pour le lui apprendre, ou bien qu'il s'inscrive quelque part, je ne sais pas, à l'internet, ou là où on donne, où on donne des cours d'arabe, ou bien, bien sûr, qu'il aille dans un pays musulman, comme l'Egypte, où il peut prendre apprendre l'arabe. Ensuite, l'arabe, quand on apprend la base et les bases, ensuite la suite viendra nam la suite viendra de, de des efforts qu'on va faire le professeur il va pas tout apprendre t'apprendre des bases par exemple ensuite une toi charala tu achètes quelques livres simples comme ça et tu commences à t'aider toi et ta soeur à fond j' dit ta soeur toi et ton épouse ou là un nettoi avec un frère ou là et comme ça ensuite je conseille aux personnes qui commencent à apprendre l'arabe et qui qui font des efforts pour l'apprendre, je leur conseil d'essayer de la parler, la langue arabe, de la parler quand ils sont ensemble, quand ils sont non, quand ils se rencontrent, ils essayent de parler l'arabe, même si c'est difficile, ils essayent. Non. Pour euh, la soeur qui est coiffeuse, et qui veut, est-ce qu'elle peut rejoindre l'assise, la, l'assise des soeurs musulmanes, juste pour se faire connaître. Réponse Inch'Allah Ta'ala, elle ne peut pas. Non, elle ne peut pas. Car, yani, s'asseoir avec un groupe pareil, c'est déjà quoi C'est déjà, yani, d'un côté, faire tromper des gens. Car les gens qui te connaissent, qui vont te voir, et surtout s'ils ça que tu es salafia, ils vont dire, donc, euh, Hadou, ceux-là sont aussi des salafiètes. La preuve, X qui est salafia est assise avec elle. Et deuxièmement, en s'assion avec elle, c'est comme j'ai dit, ça veut dire on les encourage elles vont dire donc euh, elles vont pas comprendre quel état n'y elles vont dire donc celle-là elle s'y plaît avec nous donc euh, on est dans le juste et troisième des choses, tu vas multiplier leur nombre imagine toi tu vas t'asseoir à cause de la publicité moi je vais m'asseoir à cause de je ne sais pas ce que je vais faire et l'autre, et l'autre on va multiplier leur nombre et on, est, et on propage, propage cette chose en l'âme, on sent yani, aux sœurs qui sont avec toi, et les sœurs aux sœurs, et comme ça, jusqu'à ce que yani, ça se propage, Inch'Allah Ta'ala. Pour euh, la question donc de er Mouhammed, parlons de la femme, la veuve, puis, sallallahu wa ta'ala, yani, face la, misé, la miséricorde à son mari, car a laissé de l'argent, haram. Premièrement, je lui rappelle que l'argent qu'il a laissé nam na ne revient pas à elle seulement. Elle, elle n'a que combien Elle n'a que le huitième. Et l'autre, c'est à qui C'est à son enfant, si le défunt, rahim Allah, n'avait pas de parents. Maintenant, si le défunt avait des parents, vous savez que aussi, ils ont une part. Et ce qui reste, à qui ce qui reste, c'est l'enfant qui va le prendre quand son épouse prendra le huitième. Deuxièmement, quand elle dit que l'argent, c'est haram, on va voir quel haram si c'est le haram qu'il a pris avec consentement, quelqu'un, yani, il consent, nah, à par exemple faire le haram avec moi et il me donne l'argent. lui donne par exemple, euh, je ne sais pas quoi, l'alcool, il m'a donné l'argent. Il a consenti, vous voyez, il a consenti, il m'a donné son argent. Celui-là, nah, le itm, les péchés, c'est seulement la personne qui a fait la transaction. Donc ici le péché c'est seulement au mari, pas à la veuve. La veuve, pour elle, cet argent est halal. Mais si, mais si cet argent de haram a été pris de force, pas avec consentement, de force, escroquer à quelqu'un, voler à quelqu'un, il l'a rusé et lui a pris. Dans ce cas, cet argent est haram et elle doit faire des efforts pour le rendre à son propriétaire. Si elle connaît pas son propriétaire, elle doit quoi elle doit le donner au nécessiteur avec la niya que c'est pour son propriétaire. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Et enfin, pour le, le frère qui a dit au Hibbu Kafillah, je lui ai dit qu'Allah Ta'ala t'aime comme tu m'as aimé. Il parlait de quelqu'un qui va nous donner, par exemple, un kilo de semoule. Si si, si j'ai bien compris la question, mon voisin me donne un kilo de semoule, est-ce que je dois lui rendre seulement un kilo ou bien je peux lui en donner plus Réponse, je peux lui en donner plus. Le prophète a dit, Le meilleur d'entre vous, c'est yani, le meilleur qui, lorsqu'il rend les choses, c'est-à-dire lorsqu'il donne plus. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il, yani, on, lui prêtait, on lui prêtait un petit agneau, car les animaux aussi se prêtent. On lui prêtait un petit agneau, par exemple, qui a une année, un mouton qui a une année, et lui il rendait par exemple un mouton de 2 ou 3 années ou là il prêtait un petit chameau de 2 années il rendait un chameau de 3 ou 4 années et vous savez la différence entre le chameau de de 2 années et le chameau de 4 années euh, si le premier coûte par exemple 5 millions l'autre il coûte 10 donc il est permis de d'emprunter 1 kg de semoule et de rendre 1 kg et demi ou bien 2 ou bien 5 ou bien 10 mais seulement à condition que ça ne soit pas une condition. C'est-à-dire, si celui qui te prête un kilo de semoule, il te dit, il faut me rendre un kilo et demi, ou bien deux, dans ce cas, bien sûr, vous êtes rentré dans quoi Dans un riba. Naam. Les prochaines questions, et celui qui a, celui qui veut prendre le micro, il te